Bienvenue ce journal de la mi-journée, édition de ce 3 octobre 2018. Donc voici d'abord les principales articulations. Le Conseil national de sécurité de l'Union africaine annonce la tenue du cinquième round du dialogue interbondé du 18 au 24 octobre de l'année en cours. Dans le communiqué du dit conseil, toutes les parties prenantes sont appelées à participer à ce rendez-vous. Un emprisonnement fermé de 7 ans et une amende d'un million de francs burundais, C'est le jugement rendu ce mardi par le tribunal de grande instance de Chibito à l'endroit d'un infirmier du, du dispensaire de Bumba en commune de Bukinanyana accusé d'avoir violé une femme enceinte le 15 octobre. C'est le dernier jour de payer les caféculteurs et le chef d'usine qui ne l'aura pas fait sera sanctionné. Selon le communiqué du ministère de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage rendu public SO au mercredi par le directeur général de l'ARFIC, Erukumana assure la mise en onde. Captez écoutez la différence. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine demande à toutes les parties prenantes burundaises à participer au cinquième rang du dialogue inter-burundais prévu du 18 au 24 octobre 2018 à Arusha. Dans son communiqué, ce Conseil appelle la Commission de l'Union africaine à accompagner le Burundi dans ses efforts en vue de la tenue d'un dialogue inclusif. Ce Conseil qui note une évolution burundi dit avoir en effet décidé de réduire le nombre de ces observateurs en droit de l'homme et experts militaires. Place Denis Mungere nous en dit plus. Selon le communiqué sanctionnant la 794 e réunion tenue en date du 19 septembre, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine dit avoir pris note de la paix et de la stabilité au Burundi. Par conséquent, poursuit le même communiqué, ce conseil révèle déjà avoir prorogé le mandat de la commission des observateurs de droit de l'homme et des experts militaires et réduit également, l'ITON le nombre de ces derniers, tout en ayant à l'esprit la paix et la stabilité au Burundi. Cependant, poursuit le même communiqué, ce conseil encourage toutes les parties prenantes burundaises à participer au cinquième cycle de dialogue inter prévu du 18 au 24 octobre à Arusha, en Tanzanie. Le même conseil d'OP de, de sécurité de l'UA, qui salue les efforts qu'il qualifie d'inlassables dans le processus de paix au Burundi du médiateur, Le président ougandais Yoel Mousseveni et du facilitateur Benjamin William Moukapa appellent la commission de l'Union africaine à accompagner le Burundi dans ses efforts en vue de la tenue d'un dialogue inclusif et que la démocratie et le respect des droits de l'homme soient renforcés. Toutefois, son conseil poursuit le même communiqué d'y rester attaché au respect de la lettre et esprit de l'accord d'Arusha. Son conseil de paix et de sécurité de Lioa en le même communiqué, réitère la qui a été lancé par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue les 1er et 2 juillet 2018 à Nouakchott, en Mauritanie, pour que l'Union européenne lève les sanctions imposées au Burundi en vue de faciliter le redressement socio-économique du pays. Je vous le disais en titre, le tribunal de grande instance de Chibitoke a rendu un jugement de 7 ans d'emprisonnement ferme et une amende de 2 millions de francs burundais en Hunsgonimane Laurent, infirmier au dispensaire de la zone en commune Bukinanyana. Celui-ci est accusé d'avoir violé une femme enceinte, un acte qui a provoqué l'avortement. Le président du tribunal de grande instance de Chibitoke indique que cette sanction vise à décourager ceux qui auraient l'intention de commettre le viol contre les patients. Les défenseurs des droits de l'homme dans cette province de l'ouest du pays se disent satisfaits de la décision du tribunal de grande instance de Chibitoke et demandent la répression à tout auteur de viol. Les représentants des, du syndicat Citra si Bou, regroupant les employés de la société de téléphonie mobile Vietale sont appelés à répondre devant la Cour du travail ce jeudi pour récupérer les plaintes déposées par l'employeur. L'avocat des syndicalistes dit ne pas comprendre comment un différent qui est devant le conseil d'arbitrage soit traité au niveau du tribunal de travail avant que le dit conseiller n'ait exprimé sa position et trouve que le dit conseiller d'arbitrage devrait traiter le contentieux dans les plus brefs délais. Je vous propose de l'écouter. J'ai appris par euh, ces travailleurs qu'effectivement, euh, ils auraient été convoqués par euh, le tribunal, mais sans préciser la personne qui les a convoqués. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la loi soit appliquée de façon stricte. Et quelle est cette loi-là Il y a eu grève et le préavis de grève a été envoyé à l'inspection du travail. L'inspection du travail a fait son travail. Il a essayé de mettre ensemble et le travailleur et l'employeur, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Ils ont dressé un procès verbal d'occurrence et ils ont renvoyé le dossier à l'échelon supérieur, à l'échelon du ministre pour l'arbitrage. Aujourd'hui, nous sommes à cette étape-là. Et je profite aussi de l'occasion. À mon avis, je pense que les choses commencent à traînailler. Nous sommes en matière sociale. En matière sociale, les délais doivent être très très courts. Il faudrait vraiment que les deux parties soient encore une fois appelées pour tenter une médiation. C'est après qu'on constate l'échec. L'autorité qui a été saisie, c'est elle qui constate l'échec. Et à ce moment-là, elle peut décider dans Envoyer le dossier au tribunal. Or, aujourd'hui, j'apprends qu'il y a un dossier qui a été déposé au tribunal alors que nous attendions une réponse de la part de l'arbitrage. Une autre personne qui prendrait l'initiative d'appeler ou d'intimider les travailleurs, c'est pas la procédure. Et encore une fois, moi j'insiste sur la loi, je veux que la loi soit suivie et que c'est là où on aura une issue. Et l'issue, il y a deux parties, Sur, il y a une partie qui va perdre, une autre va gagner, mais cela ne sera possible que si la loi est scrupuleusement suivie. Ces syndicalistes avaient été également convoqués par un officier de la police et judiciaire par téléphone pour se présenter au bureau numéro 10. Le lundi passé, contacté à ce sujet, l'avocat de la société vitale promet de s'exprimer dans nos éditions ultérieures. Le mandat d'arrêt ou d'élargissement sera désormais délivré avec le, la signature plutôt du procureur ou du procureur général de la République. Cela a été déclaré ce mardi par le procureur général de la République lors de l'ouverture de la rentrée judiciaire. Devant le Parlement burundais, Sylvain oui, précise que cela s'inscrit dans le cadre de lutter contre certaines mauvaises habitudes de violer la loi lors de l'arrestation des personnes poursuivies. On l'écoute, il a été traduit en français par Alain Dédile Boukenet. Certains indices peuvent amener les gens à discréditer la justice. C'est notamment la longue durée de détention préventive avant de mettre un présumé auteur d'une infraction devant le juge, la détention arbitraire, la détention pour cause de contrat entre les personnes, alors que cela n'est pas régi par le code pénal ou encore la libération des présumés criminels en violation de la loi et ainsi de suite. Dans le but de corriger de les irrégularités, nous avons décidé qu'aucun mandat d'arrêt ou d'élargissement ne sera désormais délivré s'il n'y figure pas la signature du procureur général ou du procureur de la République. En outre, Comme prévu par la loi, nous avons recommandé que tous les officiers de police et judiciaires ainsi que les procureurs doivent disposer des cartes de service quitte à les exhiber chaque fois en plus des mandats d'arrêt avant d'arrêter ou d'auditionner un présumé auteur d'une infraction. Le nouveau code de procédure pénale burundais précise bel et bien que la liberté est en principe, la détention étant une exception. Pour dire que la poursuite des infractions doit mettre en avant ce principe, la mesure de mettre une personne en détention doit être motivée par la gravité de l'infraction et l'ordre public éventuellement perturbé. Propos recueillis par Francine Ndokougaï, la nouvelle loi régissant la presse a été promulguée le 14 septembre dernier. Cette loi définit ce qu'un journaliste professionnel. Selon l'article 14 de cette loi, des praticiens des fonctions de porte-parole d'institutions, d'attachés de presse ou d'agents de publicité ne sont pas éligibles à l'obtention d'une carte de presse. Les détails avec Oben Yonkoudou. Selon la nouvelle loi régissant la presse, le journaliste professionnel, toute personne titulaire d'un diplôme de baccalauréat délivré par une école ou un institut de formation en journalisme, justifiant d'une expérience pratique d'au moins six mois dans le secteur de médias et dont l'activité principale consiste à collecter, traiter et transmettre les informations, Il peut également prétendre à ce statut. Toute personne titulaire d'un tout autre diplôme de niveau baccalauréat couplé d'un stage de formation pouvant prouver qu'elle a exercé le métier pendant trois ans dans une entreprise de presse. L'article 9, quant à lui, dit que les journalistes et techniciens justifiant d'une expérience confirmée par le Conseil national de la communication ne sont pas concernés par ces conditions. Nous sommes pourtant considérés comme assimilés ou auxiliaires aux professionnels de la communication, des collaborateurs qui participent à la réalisation de divers programmes des organes de presse. Tous journalistes et techniciens, ainsi que toute personne exerçant des métiers associés à la profession, est tenu de se faire inscrire au registre national de médias. La fonction d'attaché de presse, de porte-parole d'institutions et d'agents de publicité est incompatible avec l'exercice cumulé de la profession de journaliste, faute d'indépendance éditoriale dans l'exercice de leur métier. Ils ne sont donc pas éligibles à l'obtention de la carte de presse, mais peuvent obtenir une carte dite carte passager au même titre que les stagiaires Bénévole et volontaire Vous n'avez pas Isanganilo? Ganilo Vous ratez l'essentiel 13h10 minutes au sud de la radio, poursuivons ce journal avec la filière café. Les usines à café sont appelées à payer les caféculteurs avant le 15 octobre de cette année. Ceux qui ne l'auront pas fait seront sanctionnés. Cela ressort d'un communiqué de presse du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage rendu public et ce mercredi par le directeur général de l'Arfic. Emmanuel Nyungeko a indiqué dans ce communiqué de presse Que pour faciliter cette tâche, les banques ont déjà accepté d'accorder des crédits aux responsables des usines à un intérêt de 7% au lieu de 9% de jadis, suivait plutôt le directeur général de l'Arfique. Pour les banques commerciales, elles ont promis de donner des crédits aux exportateurs sur un taux de 7% pour cette campagne au lieu de 9%, soit une réduction de 2%. Les banques commerciales pourront donner des cautions bancaires relatives aux redevances normalement payées en valeur d'exportation après que l'autorité de régulation de la filière café aura analysé leurs dossiers pour voir s'ils sont en ordre et sera s'ils demandent de l'intéresser. Les exportateurs malhonnêtes doivent payer la taxe communale et faire rentrer des devises Pour payer le café-cupé. Pour avoir des financements, les dépilpères doivent présenter aux banques commerciales des contrats fixés ainsi que d'autres documents validés. La Banque de l'Épic du Burundi a de revoir à la hausse le taux de change applicable sur les recettes d'exportation du café pour la campagne 2018-2019. Tous les intervenants de la filière Café, à savoir Sénat, Mouli Mawi Intercafé et Afic, vont réduire les redevances retenues de 5,6% à 2,6%, soit un effort de contribution de 3% aux communes de facilité. Le transfert du café des stations de lavage et de consommation vers les usines de déparchage. Toutes ces mesures concernent la campagne café 2018-2019. Le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage remercie tous ceux qui ont déjà payé entre des cafés caféiculteurs et informe ceux qui n'ont pas encore commencé le paiement que la date limite de paie est fixée au 15 octobre 2018. Le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage fait savoir que des mesures seront prises pour ceux qui n'auront pas payé l'effecteur dans les deux semaine recommandée par le Conseil national de sécurité. Avant de boucler la boucle de ce journal, parlons environnement des maisons achevées. C'est l'encours d'élévation Des fondations en cours Zemmur au nombre de 222 sont érigées dans le domaine des services techniques municipaux de Buterere selon un rapport produit par la commission dont le travail consistait à délimiter le domaine des CTMU de Solendi. De Solendi plutôt. Le ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage a précisé que certains administratifs locaux Et les services de l'urbanisme ont délivré des documents de bâtir dans ce domaine, bien que le rapport ait été présenté. Certains habitants du, des quartiers Kinyangonge, et Nyabagere de la zone Ngagara disent n'avoir pas été consultés et rejettent le plan de cet émo de 2008. Il demande que la recommandation du Conseil national de sécurité soit respectée, les détails avec Amérique Kanyak. La recommandation qui devrait être suivie selon ses habitants du quartier kinyangongue Nyabagere est celle du Conseil national de sécurité du 21 juillet de cette année, tel que lu par le général-major Silas Nugurigua, secrétaire permanent de ce Conseil. Le Conseil national de sécurité recommande au ministère en charge de l'environnement de tout faire. Pour remettre en bon état de fonctionnement la station d'épuration des eaux isées de Bouterere, tout en expulsant les personnes qui occupent illégalement les terrains réservés à ce site. Ce travail devra être accompli dans un délai raisonnable en déjà trois mois. Après cette déclaration, une commission interministérielle chargée de délimiter le domaine de cet ému a été mise en place et elle vient de présenter un rapport qui, selon le ministre Deoghi de Rudema de l'environnement, agriculture et élevage, certains habitants de ce quartier n'ont pas pu présenter des documents. Ce qui a été aussi fait par la commission, C'est l'identification des documents que les soi-disant des acquéreurs des parcelles disposent. Et nous avons vu qu'il y a des documents qui ont été délivrés par l'administration locale, mais aussi il y a d'autres documents qui ont été délivrés par le service du ministère en charge de l'urbanisme. D'après le rapport de la commission de cette attribution provisoire, environ 37 autorisations de paiement de viabilisation, d'autres n'ont pas pu présenter des documents. Bien que le rapport ait été présenté, certains des habitants du quartier kinyangongue Nyabagere contestent le document de bornage de cet ému datant de 2008. Un document utilisé par la commission Ils demandent que celui d'avant 2008 puisse servir de repère. Cette délimitation a été faite sur base d'un document que nous contestons puisqu'il suscite beaucoup d'interrogations. C'est un procès verbal d'arpentage et de bornage qui a été établi par le Cadastre national en 2008. 2008. Le président de la commission euh, interministérielle avait demandé euh, lors de la descente euh, l'audit septembre 2018, que les CTMU présentent le document original depuis sa création, c'est-à-dire donc avant 2008. Mais jusqu'à maintenant, la commission a donné le rapport, mais ce document n'a jamais été présenté comme cela avait été demandé par le président de la commission et le ministre qui avait effectué cette descente. Peu avant la présentation du rapport produit par la commission interministérielle, le Conseil national de sécurité a sorti une déclaration en date du 27 septembre, selon laquelle la recommandation Du 21 juillet n'a pas été exécuté dans les délais. Ainsi, ce conseil a responsabilisé le cabinet de la deuxième vice-présidence et le ministère des Finances pour que le bassin d'épuration des eaux usées de Boutéréréré soit fonctionnel dans les plus brefs délais. C'est par ici qu'elle se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Et un bon après-midi à toutes et à tous.